Bismillah alhamdulillah, wa salatu wa ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man taba ila. Thumma amma ba'd. Donc on continue notre étude du texte de Al-Muqaddimah Al-Jurumiyyah et euh, donc euh, on espère donc euh, continuer dans ce chemin hein, et dans ce sentier de l'apprentissage de la langue arabe. Hein, pour comprendre le Coran et le Sunna en, euh, donc, euh, comme ils se doivent et aussi pour euh, écrire et parler la langue arabe euh, donc, correctement hein, et, et donc, pour maîtriser cette langue arabe Sahala. et euh, je rappelle à, à, à ma personne ainsi qu'à mes frères donc de d'épurer l'intention Niyya, un dépurer l'intention lorsqu'on apprend euh, les sciences et euh, notamment lorsqu'on est en train d'apprendre aussi euh, la croyance ou al faire ou ici maintenant al-arabiyya al, euh, al, hein, al parce lorsqu'on apprend la, la langue arabe, c'est pour comprendre la parole de notre Seigneur c'est pour apprendre, comprendre cette parole hein, de al-Qur'an, al-Karim la parole qui est dans le al-Karim et qui est dans la Sunnah et qui est dans les paroles de, de nos salafs, de les comprendre, de comprendre cela. Inch'Allah Ta'ala. Très bien, donc on est arrivé à la partie de, de, du Matin, de al où l'auteur il a dit « Babu »« Bab euh, » c'est comme le chapitre. « Babu ma'arifati ala i'arab al » في الحقيقة، في الحقيقة، في الحقيقة، في الحقيقة، في الحقيقة، في الحقيقة، في الحقيقة، والنون ha? فأما الضمة فتكون علامة الحقيقة، في الحقيقة، في الحقيقة، في وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وزمال وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة واما النون فتكون علامه للرفع في الفعل المضارع اذا اتصل به ضمير تثنيه او ضمير جمع او ضمير المؤنث في المخاطبه donc j'ai lu cette partie dans al-masn et on va maintenant voir euh, son explication hein, tout en nous basant sur les travaux des gens de science lorsqu'il explique donc euh, ce metn qui est al-muqaddima al-juruniyya qui est l'introduction de Ibn Ajroum dans la science de la grammaire de l'arabe de la grammaire de, de la langue arabe. <mélisateur> il a dit que <mélisateur> il a quatre marques il a quatre gélames les a quatre il reçoit quatre marques c'est <mélisateur> et c'est la marque par défaut <mélisateur> il prend Adamma <mélisateur> d'accord et il y a aussi le <mélisateur> Ah il prend aussi al waw. Ah il prend aussi al alif et arraf' al aussi se fait par un nun. Ah il prend un nun comme علامه comme marque que ce que ce mot ah il est en position de arraf' et il est en train de prendre arraf' comme euh, comme euh, marque de son i'rab ah de pour marquer le changement qui s'est introduit dans le mot. ad ad c'est la base dans Al-Rafi. Lorsqu'on parle de ar rafi d'accord, la marque par défaut, c'est Al-Damma. La marque par défaut, c'est Al-Damma. D'accord La marque de c al c'est Al-Damma. Et elle peut être remplacée par Al-Waw, ou par Al-Alif, ou par Al-Noun, comme on vient de dire. Par Al-Damma, ou par Al-Waw, ou par Al-Alif, ou par Al-Noun. D'accord Adamma est la marque de Arafé dans quatre endroits. Adamma, si on prend la première, on oublie maintenant al et al Elif et al Noun, on prend juste Adamma. Adamma, quand est-ce qu'elle est la marque qui apparaît à la fin du mot, hein, ou bien qui est muqaddara, qui apparaît ou qui est supposée, hein, quand est-ce qu'elle est la marque de Arafé Dans quatre cas. Dans quatre cas. Le premier cas où la, où la dhamma apparaît, c'est dans le cas de l'ism al-mufrad » Le nom singulier hein, Le nom quand il est au singulier l'ism al-mufrad » Le nom quand il est au singulier hein, Il prend « al-dhamma » comme « alama de son Comme lorsqu'on dit « ta'addaba bakrun » Ou « ta'addaba al D'accord Lorsqu'on dit Ta'addaba bakrun, ou Ta'addaba l'ghulamu, d'accord? Ta'addaba c'est, euh, il, il est devenu éduqué, hein? il s'est éduqué. El ghulam c'est le garçon. Lorsqu'on dit Ta'addaba l'ghulamu, el ghulam, le garçon il a, il, il, il, il, il a corrigé son comportement, par exemple, Ta'addaba, ça vient de El adab, c'est, Le bon comportement, l'adab, d'accord Parce qu'on dit ba « Ta'adab al-walado »« bakrun ici, est, qui est le sujet si on prend ce, cela. « bakrun vous remarquez qu'il y a « Dhamma » à la fin. « hein? il est marfou par « d'amma qui apparaît à la fin. La haraka qui est « d'amma, Il est marfou bakrun par « d'amma qui apparaît. Cette, cette, cette haraka elle apparaît ici parce qu'on va oh, on va voir aussi que dans certains cas, elle n'apparaît pas. Elle ne peut pas apparaître sur certains mots où la haraka ne peut pas apparaître. On la suppose. Hein? On la suppose dans notre esprit. Donc, Bakrun, -bakrun. bakrun c'est un sujet. Hein? Il est marfou par Dhamma. D'accord Qui apparaît à sa fin. Cette Dhamma, elle est apparue, donc là, à la fin. On l'écrit et on la prononce. On dit Bakrun. Hein? Bakrun. Sa'ad-dabal s'a dabal D'accord Mais lorsqu'on dit par exemple aussi Safarat Leila. Safarat Leila. D'accord Safarat Leila. Leila c'est un prénom féminin. Lorsqu'on dit Leila, les Arabes appellent, donc, appellent parfois leur fille Leila. Comme ils leur donnent d'autres prénoms. Donc Leila c'est un prénom de l'arabe. Ce, ce prénom, il, il, il se termine par l'alif maksour, on dit Leila. Ce, ce alif maksour, on ne peut pas prendre le haraka. on ne peut pas prendre le haraka. On ne peut pas écrire sur sur Leila al haraka qui est dama ici. Parce que c'est elle qui est safara, ce qui a voyagé. Safara Leila, c'est-à-dire Leila a voyagé. D'accord? Ici, Leila, on ne peut pas mettre le haraka dama. Hein? Mais si on avait dit safara al Safar sa, sa, sa al-Rajulu, Safar al-Talibu. Safar al-Haraka va apparaître. Mais ici, elle n'apparaît pas. Parce que ce, ce, ce nom, tout simplement, il se termine par l'alif al-Maksura. Et l'alif al ne prend pas. Donc, euh, al-Haraka. Comme on a vu tout à l'heure. Ta azur. Ta azur. L'impossibilité de mettre haraka ici. D'accord Donc, Leïla, ici, ce mot, il est en position de sujet. C'est elle qui a entrepris le voyage. C'est elle qui a voyagé. Donc, c'est elle qui est le sujet. C'est elle qui a voyagé. Leïla, c'est un ism qui est D'accord Il est marfour. Puisqu'il est sujet, il est marfour. Il est marfour par une damma muqaddara. Supposé. Ce n'est pas une damma qui est, qui apparaît, qu'on écrit et qu'on prononce. Mais c'est une damma qui est supposer comme lorsqu'on dit Safara, Al-Fata. Euh, le gamin ou le garçon, il a voyagé. Al-Fata aussi, ça se termine par l'alif al Et donc, ça ne va pas prendre la. la donc, euh, d'amma euh, apparente. Ça, on va la supposer. D'accord On va la supposer. D'accord C'est clair pour vous vous, vous vous me suivez Hein <rire> Enfin, c'est une damma qui est ici. Mon supposée sur la fin du mot. Elle est supposée, on suppose cette haraka qu'elle est là parce que c'est un sujet. Il doit prendre un raf' et la marque de raf' c'est la damma. Et c'est un ismufrad. Il doit prendre damma. Seulement ici, ce qui a empêché qu'il prenne damma, c'est que l'ismil se termine par, par ce harf qui, est, qui ne prend pas, qui n'accepte pas la haraka. Il accepte ce Il est comme ça, il est construit comme ça. Il n'accepte pas le haraka qu'on voit dans la prononciation ou dans l'écriture. D'accord Ce qui l'empêche d'apparaître est à ta'azor, comme on a dit tout à l'heure, c'est l'impossibilité. Il est impossible d'écrire sur le fait d'écrire le haraka, d'écrire d'Amma. C'est impossible. D'accord Il est impossible d'écrire sur Leila, à la fin, d'écrire d'Amma. C'est impossible. Donc ce qui a empêché, c'est ce que les grammairiens, les nouhats, euh, de la langue arabe, ils appellent cela l'impossibilité il est impossible d'écrire cette damma, d'accord on ne peut pas mettre les harakats sur l'alif sura, d'accord donc on va dire ta'azor, ce qui a empêché qu'elle apparaît cette damma, c'est seulement ta'azor mais on suppose, nous on suppose que ça c'est un sujet qui est morfou et qui a une damma muqaddara qui, est, qui a une damma supposée sur sa fin très bien le deuxième cas de arrafa Le deuxième endroit euh, de donc euh, où adama Ad est la marque de Ar-Rafah, est et la marque de On a dit dans quatre cas, d'accord. Le deuxième endroit, c'est Jam'at-Taksir, jam c'est c'est ce qui renvoie à deux personnes, c'est un Jam, deux personnes et plus, c'est un, une Jam'a, d'accord? Parce que vous priez deux, vous, vous allez dire, nous on a fait la prière en groupe. Hein? mais lorsque tu pries tout seul tu vas dire j'ai suis... prié tout seul j'ai prié tout seul je, je n'ai pas donc pu donc, euh, atteindre le jama'a de, de, de Al-Masjid et je n'ai pas trouvé quelqu'un pour prier avec donc j'ai prié tout seul mais en arabe deux personnes et plus c'est une jama'a deux personnes c'est une jama'a seulement en langue arabe aussi on a la forme de al Musanna. On parle de « Al-Mufrad » et on parle de « Al-Musanna » et on parle de « Al-Jama'a ». Les Arabes, ils donnent un nom à un nom singulier, un nom particulier comme « Al-Walado ». Et ils donnent un nom lorsqu'il y a deux personnes « Al-Waladani ». Et ils donnent un nom euh, lorsqu'il y a un groupe plus que deux « Al-Aulado ». Mais à partir de deux et plus, on peut dire « Al-Aulado ». D'accord A partir de deux, on peut dire l'aoulad. J'ai Alors qu'ils sont deux. D'accord Donc, le ça comprend le mousanna et ça comprend le jam'a à proprement dire. Proprement dit. Très bien. Donc, lorsqu'on a dit le, le, le, le deuxième endroit où adama elle est la marque de Al-Raf', c'est jam'a taksir C'est un pluriel c'est à dire de deux personnes au plus mais qui n'a pas pris la forme euh, normale mais qui, qui dans euh, sa forme elle a été cassée c'est pourquoi on dit texir texir ça vient de kassara. on dit la vitre c'est cassé takasarats d'accord? la vitre c'est cassé par exemple ou bien le verre c'est cassé Donc, c'est de là que vient Taksir. Qu'est-ce qui est arrivé à la structure du singulier Takas euh, une structure du plus, de, donc, euh, de al -Jama. Donc, euh, on, on a pris une structure, on a voulu aller du singulier vers le pluriel, on n'a pas pu donc, construire une structure qui s'appelle Jem'u'l-muzakkaris salim, ou jemul salim. On n'a pas pu faire cela. Donc, qu'est-ce qu'on a fait On a fait taksir. Donc, la, la structure qui était à la base de Al-Mufrad, on l'a cassée pour donner le, le, le, le pluriel. Je donne un exemple, Rajulun. Mm -hmm. Hmm? On ne peut pas dire Rajuluna. Et si on veut donc aller vers le pluriel... Le pluriel en langue arabe, ça se construit par l ou le nun Rajouluna au-ou-l-ou-nun. On dit muslimun muslimuna, mu'aminun mm -hmm. mu'aminuna. Ha? Muslimun, Al-muslimina, ou Al le nun ou bien l ou le nun Mais ici dans Rajouluna. Qu'est-ce qu'on a pris? On avait rajoulun. Mais pour aller vers le pluriel. On a déjà cassé, on a déjà, on est passé de de ra qui mefthur qui a pris le fetha, on a mis ri, Rijelun un homme, des hommes, d'accord Et même on avait jim et lem sont attachés, on a mis un elif à l'intérieur de, euh, de, du mot pour, pour, pour avoir Rijelun rigelun. Donc dans ce cas, on va dire voilà un cas de jamaat texir. Parce que la, la, la structure du singulier, on l'a cassé, on l'a remanié pour avoir euh, le, donc le pluriel. Donc on n'a pas pu construire avec ouna ou avec ina, avec ou l'nun ou avec l'ya ou l'nun. Donc on n'a on a que le, donc la, la solution d'aller vers jama'at-taxir. D'accord Et cela, on le trouve donc, dans pas mal de, de, de mots. Ah, donc, pas mal de mots, jamais sexy. Lorsqu'on dit, euh, le singulier de c'est Talibun. C'est Talibun. D'accord Talibun, regardez, on avait TA et suivi d'un ELIF. Pour construire le, le pluriel, on a dit TOLEB. On a déjà omis le ELIF qui était euh, au départ. TA, Talibun. On est passé de alibun vers tallabun. Donc ça, c'est un jamaï sexir. Donc ce jamaï sexir il prend dhamma comme marque de son Rafa. D'accord Najahat hein? C'est-à-dire les étudiants ont réussi. D'accord Les étudiants ont réussi. Najahat tallabu. Faire une fa'il El fa'il. Ce qui a réussi, c'est tallab. Donc il est marfou par addhamma. Hein, il est marfiu par Abd puisqu'il est sujet, hein, et puisque il est jamatakcir, il est jamatakcir, il, il prend refuge par Abd damma Et lorsqu'on dit aussi "tazoujati l'azara", ah, azara l'azara", l'azara c'est le pluriel de azra, la femme chasse et pieuse, hein, on l'appelle en, en arabe azra, c'est-à-dire, euh, Afifa, on dit aussi Afifa qui est chaste, hein, qui est pie pieuse, al-azra, donc euh, au pluriel, hein, euh, on ne va pas euh, aller vers jameel muannath al-salim. Comme lorsqu'on dit Mu'minatun Mu'minatun. muslimatun, muslimatun, jameel muannath, ça se construit normalement par al-alfouta, d'accord? Euh, lorsqu'on dit muslimatun muslimatun hein? mais ici on ne peut pas mettre avec l'adra la, la, la, la, la. donc on a que le, donc, de remanier la forme du singulier pour avoir l'adra l'adra la, la, la. donc les arabes n'ont pas dit Donc euh, dans, dans une forme qui, qui, qui respecte jam' al mu'annas al salim ils ont construit dans jam' taksir C'est-à-dire on a cassé l'INIA, la structure du singulier, pour obtenir le pluriel. D'accord Le premier, lorsqu'on a dit J'aime euh, le hein le premier, il est marfoé par une Damma Dahira. Elle apparaît à sa fin, à D'accord À Tollevo. Le deuxième, il est marfoé par une Damma muqaddara. Hein par une Damma muqaddara, elle est supposée et n'apparaît pas à cause de Attaazor parce que l'azara aussi vous remarquez qu'elle se termine par l'alif maqsura. donc on suppose qu'il y a là-bas Abdammah euh, à supposer que c'est un sujet ici dans cette phrase très bien, Abtollabou est un pluriel de talib et bien sûr l'azara c'est le pluriel de Azra comme vous remarquez la structure du singulier est transformée elle est cassée la structure de talib talib on est passé à Abtollabou déjà donc on n'avait pas donc on a omis ce elif et on a pris l'âme donc on a cassé la structure pour obtenir le pluriel et donc ce pluriel dont on casse la structure on l'appelle le on c'est un, un jama'u tout en cassant la structure du, du, du, du, du singulier pour obtenir une autre structure une autre forme donc pour le pluriel donc euh, pour passer au pluriel on a cassé la forme du singulier Comme on dans donne donne Hmm? On ne va pas dire masjidouna, on va dire masajid. D'accord Masajid. Donc on a introduit un elif là-dedans, au milieu du mot, on a mis masajid. D'accord Rajulun, rijelun, D'accord Ankabutun, hmm? D'accord Ankabout, l'araignée. Euh, un seul. Et pour le pluriel, anakibun. D'accord Donc là, ce sont des choses que l'on on va les apprendre dans les textes. On va, donc il y a donc d'autres moutons qui vont parler de donc de, de, des formes, hein, de hein, et donc des formes des mots. D'accord de Donc euh, des structures des mots, etc. On peut donc, Inch'Allah, si Allah wa nous facilite, on veut aller, Inch'Allah, loin dans, dans, dans l'étude de, de, de, euh, de la langue arabe. Euh, mais vous ne prenez pas le souci maintenant de comment je vais faire pour obtenir Jam'at-Texir. Taksir Jam'u Taksir a été formé par les, par les arabes vous, vous n'avez qu'à le lire et savoir quel est Jam'u Taksir quel est le Jam'u de An-Kaboud vous, vous allez l'obtenir dans la définition lorsque vous cherchez un mot ou bien vous allez le, le, le lire dans un texte et vous allez l'apprendre an euh, kabout le pluriel c'est An-Akid Sa'alab, le pluriel c'est ça, sa'alib. D'accord Comme pour zib, zi'ab. Hmm? D'accord an kabout, l'araignée. D'accord an kabout, l'araignée. saaleb c'est le renard. Le pluriel de renard, ce n'est pas un s. A la fin, pour l'arabe, c'est saaleb sa'alib. Pour zib, le loup, hein, le pluriel c'est... Euh, donc, euh, de Zéb, Hein? Zéb, Béer, le puits, Béer, Avar, Béer, D'accord Donc là, c'est des formes qu'on appelle Jamal taksir C'est-à-dire, regardez juste le, le, le, pour connaître quel est Jamal taksir بقولوا جمع المذكر سالم جدوا جمع المؤنث السالم نقف سابق المذكر سالم. ça se termine par le le ou par par quoi? par le le مؤمنات حافظات قانيتات, عابدات سائحة شاكرات, دكار سيبات Hein? Bikr Abkar Bikr Abkar, donc, ça c'est un nom qui est du taksir y Abkar. Donc, Bikr c'est le contraire de Sayib. Bikr c'est celle qui, qui, qui n'a pas été déjà mariée. Hein? Et, euh, sayib c'est celle qui a déjà euh, été mariée et peut-être à la divorcer. elle se remarie. C'est Asayib. Très bien, donc maintenant. Euh, ce que nous gardons de cela, c'est que Jamet Taksir il prend pour marquer son son rafail, il prend adama, prend Ad-Damma Comme on dit, njahatul euh, labo, Comme on dit, jah rijelou, hein? D'accord? Et comme euh, lorsqu'on dit, hajamet euh, saalibo, hein? Par exemple, au Dahama. Al-Qarjata al-Ziabu D'accord Al-Ziabu D'accord Donc, ça va prendre Dhamma à la fin Parce que c'est un jam' taksir Il prend Dhamma pour marquer Pour marquer euh, Quoi euh, Pour marquer Arrafa Pour marquer Arrafa, la position de Arrafa D'accord Pour marquer Arrafa, il prend Dhamma Le troisième endroit Oka euh, O Al-Dhamma est la marque De Arrafa D'accord? Le troisième cas, c'est Jamal Muannet al-Salim cette fois. Jamal Muannet al-Salim, il marque son pluriel au euh, féminin. Euh, donc, euh, il marque la position de al-Rafad par Abdamma. Et c'est, comme on a dit tout à l'heure, c'est Jamal Muannet al-Salim. C'est-à-dire le pluriel féminin. Hein? Le, le pluriel Féminin, d'accord Le pluriel du, du, du, au féminin. En arabe, comment on l'obtient On l'obtient en, en ajoutant le alif et ter. Comme lorsqu'on dit mu'minatun, mu'minatun. D'accord Lorsqu'on dit muslimatun, le pluriel muslimatun. D'accord Hafizatun, hafizatun. D'accord Donc là, c'est... Euh, jamais, même pour les, les noms euh, propres, les Arabes, il y a une manière de, de, de, les, de passer à, au pluriel comme lorsqu'on dit Hindun. On dit Hindatun. D'accord Fatimatun, Fatimatun. D'accord Khadijatun, Khadijatun. D'accord Oui. oui, il y a beaucoup de... Par exemple, l'imam al-Bukhari, on dit il avait parmi ses ces... chouyours, il y avait des femmes qu'il interrogeait. Hein, et il y avait parmi elles, 17 zaynab. Donc, 17 parmi les zayani. Hein, zaynab 17, 17. Oui, parmi ses enseignantes. Hein, parmi ses enseignantes. C'est-à-dire que les, les, les musulmans il tenait beaucoup à la science, au point que le Bukhari, il avait des enseignantes, c'est-à-dire qui, qui, qui, qui approfondissaient la, la, leur connaissance, ces femmes qui approfondissaient leur connaissance, au point d'enseigner à quelqu'un comme le ta'ala Donc là, c'est, ça montre à quel degré les musulmans ils tenaient beaucoup à leur religion et ils, euh, comme on, on exprime parfois, on dit dinuka l'hamukawedamuk ta religion c'est ta chair et c'est ton sang donc tu, tu dois euh, vivre pour cette religion comme Allah s.a.w. l'a dit Alors, il a dit je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent ta fonction sur terre c'est d'adorer Allah wa ce n'est pas de devenir ceci ou cela mais, mais de vivre pour cette religion et lorsque tu vas vivre pour cette religion Allah va t'accorder le, le succès il va t'accorder plus que tu, ce que tu voulais dans une autre piste il va t'accorder plus Certainement. Comme a dit Cheikh Albani une fois, il a dit, celui qui va chercher la science avec sincérité, etc., et pour transmettre l'islam, Allah va lui donner plus que ce qu'il voulait dans la vie mondaine. Il va lui donner plus. Et cela, et donc il est confirmé par une parole du prophète, celui qui délaisse une chose. Pour Allah, subhanahu wa taala, Allah le récompense plus que cette chose, ce qu'elle valait hein? ce que cette chose valait. Très bien. Donc là, j'ai dit que même les, les noms propres féminins, on peut obtenir le pluriel comme euh, Hindun, Hindatun, Fatimatun, Fatimatun, Khadijatun, Khadijatun, et ainsi de suite. D'accord. Donc le pluriel du féminin. Euh, Lorsqu'il prend « et c'est un pluriel qu'on va appeler « jam'u mu'annas salim ». C'est un pluriel hein, du féminin et qui est salim, qui a la structure normale. « As ». D'accord Euh, comme on a dit tout à l'heure mu'minatun mu'minat مؤمنت. lorsqu'on a juste ajouté le alif et le ta' ça c'est al-salim mais si on n'obtient pas jamais mu'm'annat al-salim on va dire on est passé vers le taksir on est passé vers le taksir parce que lorsqu'on dit bintun on va dire benatun d'accord benatun une fille, des filles Lorsqu'on va passer au pluriel, hein, on a dit on a pas gardé bi. On a cassé. Donc on va dire, on va dire que cela euh, relève plutôt du, du, de jamaat Donc on a cassé la structure pour obtenir une deuxième forme. Très bien. Donc là, lorsqu'on dit dans l'exemple pour l'exemple de hindat au pluriel d'accord Euh, les hindats, les filles qui s'appellent hind, d'accord, ont appris le bien, ont appris le bien. El hindat, ici, c'est le fa'il. C'est le sujet de la phrase. C'est le sujet. C'est elles qui ont appris le bien. D'accord C'est le sujet. D'accord C'est un fa'il. Et puisque c'est un fa'il, il est marfou Il doit recevoir le Comment il va recevoir le Puisque c'est un jama' mu'annas salim, ici, il va prendre damma Il prendre damma tout simplement. Donc, c'est un sujet qui est marfou. Il est en position de al Sa marque de ici, al ici, c'est Abdhamma tout simplement. Et cette damma, elle est dahira. C'est pas comme Lila tout à l'heure. Ici, c'est une damma dahira. Al-hindatu. Ta'alamatil hindatu l'kheira. D'accord C'est une damma dahira. Une damma qui apparaît à sa fin. Al-hindatu. Al-Khadijetu, al-Zeinabetu, al muminatu al muallimatu al-Mu'derissetu. To jest mój zakar, to jest salim. To jest mój anes, salim. c'est un pluriel féminin, mais qui Et non pas que, donc on est passé à, à, à l'autre mais qui est, qui, dont on casse la structure première. Très bien. On est passé de hindun hein, vers hindatun en ajoutant et, tout simplement. Donc ça c'est un jem'a mu'annas salim, comme dans Fatimatun, Fatimatun. D'accord Mu'minatun, Mu'minatun. Euh, une croyante, des croyantes Fatimatun c'est un prénom hein? le pluriel c'est Fatimatun Salihatun une femme qui est droite et qui est pieuse et qui est vertueuse Salihatun Salah c'est la réforme Salihatun, Salihatun d'accord Salihatun c'est un jama' mu'annath salim d'accord Hafizatun C'est-à-dire, celle qui apprend par cœur ou mémorise, etc. Ou bien, hafizatun, au figuré dans le sens où elle, euh, elle protège et elle préserve. Hafizatun, hafizatun. Hafizatun dil-ghaib. Allah s.a.w. dit hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Elle, elle garde donc, euh, et elle protège, c'est-à-dire, leur personne et ainsi de suite, même en état d'absence du mari, par exemple donc ghaybi <try> parce que Allah a obligé hein, donc, euh, que, que cela soit donc euh, préservé très bien donc là euh, on a vu euh, que al-damma elle est la marque d'accord al-damma elle est la marque de Ar-Raf' dans le nom singulier et dont jam'id taksir et dans jam'id mu'annas al-salim et maintenant on voit le quatrième cas C'est le quatrième endroit qui. Al-Fi'lul Mudarır. al D'accord? Le verbe indiquant le présent et que rien ne se joint à son final. D'accord? Il se lève. Il prend d'amma à la fin. Yakoumu. Ya Yudresso. Yakruju. Yedkoulo. Yel Abu, d'accord? Yukrimo, d'accord? Yukrimo, cest à il honore ou bien euh, il se montre généreux. D'accord? Yakumo, il se lève. Yes il demande pardon. Ya il sort. Yadkhulu, il rentre. Yadrusu, il étudie. Tout cela sont des verbes qui sont dans la forme de quoi? Qui sont dans la forme de Almudah. Moudaré, c'est le présent. Et la langue arabe, elle est simple, on a dit, donc, euh, peut-être la dernière fois, où on a oublié cela. Euh, donc, euh, dans le, le, son système de temps, donc, euh, elle correspond à la nature. Hein? Parce que nous, comment on, on perçoit le temps Il y a un passé, il y a un présent, il y a un futur. La langue arabe, elle obéit à cette structure. Ce n'est pas comme certaines langues où il y a le passé proche, hein le futur euh, proche, le passé récent, hein, le passé récent, euh, plus que parfait, imparfait, euh, futur antérieur, subjonctif présent, subjonctif passé, conditionnel présent, conditionnel passé. C'est quoi ça c est, c est, c est, euh, Vous voulez donc, euh, donner la migraine aux gens ou quoi Donc là, c'est, euh, ici dans l'arabe, le passé, hein, maintenant, il y c'est le présent, C'est yaqoumou. C'est Ou bien lorsqu'on lui donne l'amour, c'est pour qu'il le réalise dans le futur homme. Lève-toi. D'accord Donc là, c'est trois, trois formes. Hein? Et là, c'est très simple. La langue arabe n'est pas difficile dans ses structures et ainsi de suite. Elle est vaste. La difficulté, elle vient de quoi Elle est vaste euh, euh, par son moi Par euh, son dictionnaire et par ses mots et par euh, sa richesse linguistique elle est riche elle n'est pas difficile, elle est riche d'accord d'autres langues elles sont compliquées mais elles sont très réduites vous pouvez les maîtriser même si elles sont compliquées vous pouvez les maîtriser mais la langue arabe elle est très simple dans sa structure de base regardez elle vous donne cela dans le, la structure des temps hein? passé, présent, futur et elle vous donne aussi cela dans les mots on a dit la dernière fois, c'est pas beaucoup de catégories de discours. C'est pas comme euh, le nom, le, le verbe, l'interjection, l'adverbe, hein, la particule, le déterminant, les numéros, les cardinaux, etc. Non, ici c'est Esmon, et le Wafaf. C'est trois formes. C'est trois formes. Donc là, c'est de, des formes simples. Mais donc la langue arabe, elle est riche. La richesse, c'est c'est c'est c'est positif. C'est pas quelque chose qu'on va lui reprocher. On va dire mais la langue arabe elle est très riche. La langue arabe elle est riche tant mieux. Alhamdoulilah, elle est riche. Donc euh, nous on est on, on est riche par ce livre et par cette sunna et on est riche par cette langue aussi que, donc dont on est fier, dont on est fier. D'accord? Et, et surtout c'est une langue qui est bien organisée. Est bien organisé. Il y a un rapport entre les mots. Comme vous voyez lorsqu'il va vous dire l'étiment, la source de ce mot, c'est ceci ou cela. Ça vient de, de, de cela. Lorsqu'il a dit al-i'rab, c'est al, est, al Il a dit la source de, de ce mot dans la langue arabe. C'est de clarifier. Mm -hmm. Cela, il a un sens dans la langue mm -hmm. arabe. Non pas que les nouhats, ils ont pris un nom, ils ont dit nous, on va mettre la grammaire. Hein La grammaire, c'est quoi Ça ça, n'a ça pas C'est-à-dire Une origine Qui va te dire comme quoi Tu es en train de faire quelque chose Mais dans la langue arabe A'raba, il a un sens Il a un sens A'rabe, j'ai montré ce que j'ai dans l'âme hein Très bien, donc on continue ici pour euh, Profiter de notre temps On a dit يقوموا ستنفع المضارع قوم يكرموا اوصيكم يستغفروا ويعبد ها يعبد الموحد ربه ولا يشرك به يعبدوا ستنفع المضارع يعبدوا ا ستنفع المضارع parce que lui le الفعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء ها الى مرفوع يسعبد الى مرفوع الى marque de son رفع ja ها؟ Hein? Ila elle apparaît ici, à la fin. Et quand l'auteur, il a dit, al al dit, Rien ne s'est joint à son final. Qu'est-ce qu'il veut dire par cela? Cela exclut al qui quelque chose à la fin. Qui D'accord? Mais il y a le fiil mudari qui va recevoir la marque hein, duel de, de deux. Et donc, je rappelle que pour al a, il a quatre marques al et al-Waw et al-Alif et al-Noun. Il a quatre marques. Et on a fini avec la première marque. Et maintenant, on commence avec euh, la marque qui est al-Waw. Quand est-ce waw se substitue à Al-Damma elle est la marque euh, par défaut et la marque de base et la marque initiale euh, c'est la marque qu'on appelle Al-Asliya, c'est al asl c'est la base hein? et lorsque on n'a pas Abdhamma, donc ici se substitue d'autres marques que sont Al-Waw et al et Al-Num donc euh, Al-Waw est une marque de Ar-Raf' dans deux cas al i la marque de arfa dans deux cas le premier cas est jam'u al-mudhakkar al-salim jam'u al-mudhakkar al-salim le pluriel régulier du masculin le, le, le pluriel régulier السلام, régulier du masculin c'est-à-dire euh, le pluriel qui prend la forme avec le et un nun ou avec le et un nun on dit muslimun Hein, donc euh, au singulier et au pluriel on va dire muslimuna hein, ou bien muslimina hein, Muslimuna dans le cas de al-raf' et muslimina dans le cas de al nasb et de al khafn d'accord donc muslimuna ou bien muslimina d'accord mu'minouna, mu'minina salihouna, salihina hein, et ainsi de suite donc salihouna, salihun, salihoun, un homme pieux des hommes pieux euh, c'est le pluriel de faiz donc on ajoute juste le waw et nous et on obtient faizuna au pluriel des vainqueurs un vainqueur des vainqueurs hein, donc euh, muslimouna, on l'a vu salihuna un homme qui est réformé ou qui est droit hein, donc euh, salih on va ajouter juste aussi i annun, salihuna. Ou bien, donc, dans la forme qui est al-khafd, ou de al-nasb, on va dire salihina. Donc, là, c'est euh, un pluriel qui se constitue d'une manière régulière. Il a une règle, on ajoute juste et i annun. Alors que l'autre pluriel, on l'a appelé jam'u taksir, c'est-à-dire où on doit. Euh, casser la forme initiale qui est du, masculin, qui est du singulier hein, on doit casser la forme du singulier pour, pour aller vers une autre forme qui est la forme du pluriel hein, comme on a vu avec rajul rajulun donc on ne peut pas ajouter le wew en pour obtenir le pluriel on va dire plutôt un autre pluriel qui est rijalun comme aussi pour bintun Hein, banatun d'accord banatun, banaat c'était avec ou de, ou, donc euh, c'était avec le kasra au début donc on, on est passé à al fatha d'accord et, et ainsi de suite très bien donc la donc le pluriel masculin c'est là où le elle apparaît comme la marque de al lorsqu'on veut Euh, montrer à refaire là c'est avec euh, le waw c'est avec le waw comme dans par exemple si on, on prend un exemple a hein, parce qu'en arabe même les noms euh, propres on peut hein, pour certains donc euh, juste ajouter hein, Euh, donc, euh, comme Zayd, Zaydouna. D'accord. Donc là, J'a'a'Zaydouna. Donc là, dans Zayd, on a ajouté juste l'ouaou et un Et donc, Zaydouna est un sujet. C'est eux qui sont venus. Donc le sujet, il est marfou. Donc il doit recevoir un mm -hmm. rafah. Il est marfou. Et la marque de son rafah est al, al Zaydouna. La marque de al-raf'a de ce sujet est al C'est la marque de al par substitution à al-dhamma. Niyabatan ani al-dhamma. Elle remplace al-dhamma dans ce rôle de montrer al-raf'a. Elle remplace al-dhamma. La marque est al car il est jemel al salim. Et c'est ainsi que jem' al salim le pluriel régulier. Euh, du masculin, c'est ainsi qu'il marque son raf'a. Euh, D'accord euh, Lorsqu'il est en position de raf'a, lorsqu'il est sujet par exemple, c'est un pluriel du masculin qui se fait juste par al et un noun ou par lia et al-noun. D'accord J'ai à zeidouna D'accord Donc j'ai à al-salihouna. Hadar al D'accord Donc là c'est. Euh, qui est la marque de Ar-Raf' dans ce sujet dans ce sujet très bien le deuxième cas où Arrafa est la marque de Ar-Raf' c'est euh, elle est la marque de Ar-Raf' dans ce qui s'appelle Al-Asma Al-Khamsa Al-Asma Al-Khamsa Al-Asma Al-Khamsa d'accord ou Al-Asma Al-Sita selon l'autre avis qui est l'avis de al basriyin D'accord L'avis de la majorité des savants est que ce sont, des, des, ce sont six noms. Alors que l'avis, par exemple, de, euh, de l'auteur, qui est Ibn Ajran, qui est euh, un Koufi, donc, euh, dans son medhab, ici, dans Al-Nahu, il, il prend les avis des, des gens de Al-Koufa. Al donc, lui, il, il, il considère qu'il y a cinq, cinq noms. Hein. Cinq noms. Alors que d'autres euh, ils disent qu'il y a un sixième qui est Hanun. hanun. D'accord Et comme avait dit Ibn Usaymin, lorsqu'il a expliqué l'ajroun, il a dit, puisque notre auteur, il a donc son avis est, est cinq euh, non, nous on va aller avec lui. On ne va pas donc euh, euh, contredire euh, ici, on va aller avec lui dans, même dans l'explication. Euh, rahimahumullah donc là waou euh, est donc euh, la marque de araf dans les cinq noms hein, les cinq noms abouka, akouka hamouka fouka ou zu malin par exemple ou zu ilmin ou zu azabin et ainsi de suite très bien exemple si on va dire par exemple istaqama abouka Istakaama abouka, ton père est devenu droit, par exemple, d'accord? Ou si on prend un autre exemple avec akhou, salaha, euh, salaha akhouka, ton frère s'est réformé, salaha akhouka, ou bien zarana hamouka, zarana hamouka. Et, alhamou, on va, euh, donc, l'expliquer. Un, un tout petit peu pour savoir quel est son sens précis d'accord euh, ton beau père ou ton beau frère nous a visité, et on va détailler ce, cela dans l'explication euh, ton euh, beau père ou ton beau frère hein, nous a visité. visités hamuka", hein? Hein? ta bouche ou, des, ou bien ta langue a livré En réalité, euh, fou, c'est la bouche. Hein? Mais lorsqu'on traduit, donc, euh, on ne dit pas ta bouche à divrer, mais ta langue à divrer plutôt, d'accord? Zaidun <moguil> Zoumalin » par exemple. Zouilmin » zou ilmin, al madkhali par exemple, qui est un grand savant. Zaidun zou malin, Zaidun zou zayd est un homme ayant de, de l'argent ou de la science. Zou. Hein? Donc là, on a vu avec Abou, avec Akhou, avec Hamou et avec Fou hein? et Zou. D'accord. Donc, euh, pour euh, lire d'abord cette explication du, du terme Hamou, hein? Hamou c'est un nom. Hein? Hamou c'est un nom euh, dans l'arabe, puisque on peut lui rajouter euh, l'alif al ou D'accord Ainsi que d'autres marques par lesquelles on reconnaît le nom, comme on a vu. Euh, le pluriel de Hamou, il est un pluriel hein, qui est j'aime le euh, Le pluriel c'est Ahmed. C'est Ahma'. C ahma hamou. Ah, ahma hamou. Et le pluriel c'est Hamou. Hamou Rajul. Lorsqu'on dit Hamou Rajul, c'est. Abu mra'asih, wa man kana min qibalihi min ar C'est le père de sa femme ou de son épouse. C'est ça, l'hamu pour l'homme. D'accord C'est le père de sa femme, c'est-à-dire, euh, euh, par exemple, lui, donc, euh, donc euh, il a une épouse. Le père de cette épouse, c'est pour pour l'époux. D'accord El hamu et kana min qibalihi min ar-rijal, c'est C'est-à-dire, les fils de, de, de, de ce père aussi, hein, d'accord Les enfants de, de, de ce père aussi. Donc les fils de ce père, c'est aussi des ahma. D'accord Donc hamu ar-rajul, c'est le beau-père ou bien le beau-frère aussi, hein? ou le beau-cousin. Tous ceux qui sont des hommes qui viennent de la part de, de, de, de donc de De cet homme, hein, donc, donc là c'est euh, des ahma', des ahma', hamu, on l'appelle aussi hamu. Et hamu il a hein, la forme de al-musanna, hamawani, hamawani, d'accord? Donc le musanna, donc lorsqu'on parle de deux, c'est hamawani, zarana al-hamawani par exemple, d'accord? Et pour la femme, hamu al mara c'est abu zaujiha. Women kana min kibalihi mina Pour la femme, hamu al hamu, c'est le père de son époux. c'est le père de son époux. Et aussi, euh, le frère de son époux. D'accord? Ça s'appelle son hamu al. D'accord? Et le terme al hamu, dans la langue arabe, il a d'autres noms, hein, loin de, de celui-là. Par exemple, Hamou Shamsi. Lorsqu'on parle de Hamou Shams, aï harriha wa lahibya. Lorsqu'on parle de Hamou Shams, on parle de la chaleur. Hein, on parle de la chaleur du soleil. Hein, on parle de sa chaleur. Donc là, ça concerne le terme al Hamou. <coughs> euh, très bien. Donc, euh, dans les exemples qu'on vient de lire, hein, istaqama abouka, salaha akhouka, zarana hamouka, sadaqafouka, zaydun zu ilmin ou zu malin, chacun de ces asma', de ces noms, est sujet, hein, qu'on a dit istaqama, qui est euh, istaqama C'est lui, hein, c'est euh, le père même. Donc c'est lui qui est le sujet. Lorsqu'on dit salaha, donc euh, il, son sujet c'est akhou, hein, zarana c'est alhamou. صدق كي كي ديفري سي آه, الفو ها دكور زيد زمالن دونك ici également il est mubtadana il mubtada il marfuu زيد مبتدا ويعني الخبر الذي يخبرنا عن زيد الذي اسند لهذا المبتدا فالخبر هنا هو ز هو ز مالن Il commence par zu, Donc, il est marfur, également. Taba'an di mubtada'i. Donc, euh, chacun de ces asma' est donc dans la position de al-raf'a'. La marque de son raf'a' est al-wa'u. La marque de son raf'a' est al-wa'u par substitution à ad-damma'. Parce que c'est ad-damma' qui est la marque par défaut. D'accord? C'est la marque de base. Puisqu'il fait partie des cinq noms. Il prend al euh, comme marque, puisqu'il fait partie des cinq noms. Donc, euh, des cinq noms. Il est dans la position, euh, et quand on termine son arabe à lui, il est Fa'il, par exemple. Et il est Moudaf. Il a quelque chose qui est Moudaf, il est. Parce qu'ici, on ne s'arrête pas ici jusqu'à Istakama Abu. La phrase ne se termine pas ici. Nie ma abu. Nie ma abu, men? Abuka. Wa huwa modaf, wal kaf modaf ila. D'accord? Abu fulan, mesela. Abu Salih, albo Abu Abdelrahman. D'accord? Zarana hamuka. D'accord? Donc là, on termine toujours. Donc Louis, il est modaf. A la fin, il est modaf. Et ce qui le suit, il est modaf ila. Hein? Qu'est-ce qui est mon dans les exemples qu'on vient de voir, c'est El mm kef -hmm. Chaque fois, c'est Al-Kef. Et puis aussi, dans le dernier exemple, c'est Zoomelin. Melin et mon DAF, il est. Mm -hmm. D'accord Et mon DAF, il est. C'est-à-dire, le mot il est, c'est comme le complément de nom. C'est comme le complément de nom en français. Lorsqu'on euh, on, on annonce un nom qui a besoin de quelque chose qui va le compléter, un complément de nom. Qui va le compléter pour le déterminer, pour savoir qu -ce, de quoi il parle. Hein? Lorsque quelqu'un va dire, euh, nous avons visité euh, l'école. Et quelqu'un va s'attendre à une suite. L'école euh, primaire, par exemple. Ou, euh, donc, dans, dans, dans l'exemple que je viens de donner, c'est un mauvais exemple, puisque donc, là, c'est un adjectif qui, qui va qualifier directement. Mais plutôt l'école de. Hein, hein, de Muhammad V ainsi de suite. donc là c'est l'école 2 donc ce complément de nom qui vient compléter c'est comme la position de al modaf, il est en, en, en arabe d'accord, al modaf, il est très bien, d'autres exemples, il y a dans le Coran Karim des cas de, de ces Asma' al khamsa il y a beaucoup d'exemples moi j'ai euh, relevé quelques exemples qui, qui m'ont venu à l'esprit lorsque dans le Coran Karim on lit ولما فصلت العير قال ابوهم قال ابوهم دونك لا يوسف عليه السلام ولما فصلت العير قال ابوهم ها مرفوع الواو et lorsqu'ils ont dit wa abuna kabir wa abuna kabir et lorsque dans le Coran Karim on trouve à plusieurs reprises lorsqu'il dit et il a considéré Euh, que, donc ce messager Il est en train de s'adresser à son peuple Il dit mm. C'est à dire il est de leur peuple hein? Ici c'est pas une mm. de C'est une C'est une Qui vient du fait Qu'ils sont du même peuple Parce qu'il y a des gens qui, qui ont dit euh, Regardez même dans le Coran Karim Ils sont restés et Il dit mm. Donc là c'est pas ce qui évoluison le Coran Karim. Ces gens ils, ils, donc, euh, ils veulent contredire, ils veulent donc lancer des chouas. Ils leur dire qui est de leur peuple Hein Qui est de leur peuple Qui est de leur peuple et qui va parler leur langue. Donc ils vont le comprendre parfaitement. Ils ont leur hein, afalat par exemple. Hein Vous vous ne craignez pas Allah subhanahu wa edخل <sus> لهم Et dans la somme aussi, euh, je me suis rappelé d'un exemple lorsque le prophète ﷺ il a dit d'un homme الْعَشِيرَةَ. بِسَأَخُ الْعَشِيرَةَ. Ça c'est un exemple que les gens de science citent comme quoi il est permis de donc euh, de critiquer quelqu'un et de donc euh, de mettre en garde contre lui. C'est parmi les exemples que les gens de science citent parce que donc cet homme le prophète il a dit à, propos de, à son propos il a dit hein? et lorsqu'il est venu le prophète l'a accueilli euh, donc d'une manière euh, ordinaire comme si c'était même quelqu'un euh, avec lequel il s'entendait mais il a mis en garde contre lui et lorsque Aisha s'est étonné de, ce, de ces deux comportements le, le prophète lui a expliqué finalement que C'est-à-dire que lui, il, il, il s'est comporté convenablement avec lui euh, parce que il était, le prophète Alassane, il était en train de, de montrer que par exemple quelqu'un qui est mauvais, on peut donc, donc lui réserver un accueil qui est euh, donc, euh, bon hein, euh, pour euh, épargner ses mots grossiers, ou ses, son mauvais comportement et ainsi de suite. D'accord <t 'en> <t 'en> Donc là, euh, ce qui nous intéresse ici, c'est mm « bi'sa akhul -hmm. ashira ».« Akhu » ici, c'est dans la position de « arrafat par al-weaw La marque, c'est « al-weaw ».« Bi'sa akhul ashira ». D'accord Il y a des conditions. Hein, il y a des conditions... Euh, je me suis basé euh, sur cela, sur, sur, sur euh, le Sharh de Cheikh Ibn y a Il y a, cinq, il y a euh, cinq ou six conditions, parce qu'il y a une condition qui concerne seulement certains, certains mots. Deux, à la fin, on va voir. Il y a euh, des conditions pour que c'est, pour que c'est Asma' Hamsa, euh, selon le Kofiyin, comme on a dit, ou Sitta, selon le Basriyin, soit Marfu'ah bilwaou Pour qu'elle soit marfoua, il faut des conditions. Et non pas chaque fois qu'on trouve abou, euh, ab, on va donc dire qu'il est marfoua. Donc il y a des conditions. La première condition c'est que le nom, euh, l'isme, parmi ces cinq noms, abouka, akouka, hamouka, afouka, wazouk. Il faut que ce nom soit au singulier et non pas au pluriel. Hein. Il faut que ce soit abou, non pas aba Uh, aba, c'est le pluriel de ab. Aba, abun, Abaun D'accord? Uh, aba reçoit al-rafa par ad-damma. Uh, ja al D'accord? Ja al-abao. Donc là, c'est un pluriel. Nous, quand est-ce que donc, ces cinq noms reçoivent al-rafa par al damma C'est lorsqu'ils sont au singulier. Lorsqu'ils sont au pluriel, non. Lorsqu'ils sont Ahma, euh, ça va prendre le raf par Dhamma. Hein, par Damma. Donc là, c'est euh, Donc euh, bah, il va prendre le, par euh, Damma. Donc la première condition, que le nom soit au singulier. La deuxième condition, qu'il soit à la forme de at et non pas à la forme de at Qu'il soit à la forme normale qu'on vient de citer et non pas dans la forme du diminutif. Hein, Euh, Lorsqu'on utilise le mot je, comme si on s'adresse à un petit, mm -hmm. d'accord J'ai <inaudible> par exemple. Lorsqu'on dit oukhay, c'est le se fait ici par dhamma hein, et non pas par loi. <inaudible> J'ai d'accord Donc euh, il est marfou et la, la marque de son raf' c'est ad Donc là, ici, c'est parce que c'est une forme de atosphère. Donc il nous faut la forme de At-Takbir et non pas de atosphère. Il nous faut la forme de la grandeur et non pas de la petitesse ou du diminutif. Hein? On appelle cela diminutif en France. La troisième condition, qu'il soit en position de mon daf. Il doit être en position de mon Et, euh, et s'il n'est pas mon daf, Si on va se contenter de cela, j'ai à abon. J'ai Donc là, c'est une phrase complète. Moufida. On peut nous arrêter ici. Et dans ce cas, il se fait par damma. Il est donc marfoui par damma. Par contre, j'ai à abou zayidin. Abou. Wa huwa mudaf. Zayid mudaf il est. D'accord Donc, il est en position de mudaf. Il doit... Euh, jouer ce rôle de al-Mudaf, pour qu'il soit marfou'a bi al-Waouh. D'accord J'ai Abu Zaydin, il est mudaf hein, et donc euh, Abu est mudaf et Zayd, mudaf il est marfou'a, euh, pardon. Euh, Abu est euh, donc marfou'a bi al-Waouh, ouahoua moudaf, et Zayd, moudaf il est, d'accord Le moudaf il est marfou'd, marfou, d'accord La quatrième condition maintenant qu'il ne soit pas mon à l'égard du témoin. En d'autres termes, ne doit pas se faire vis-à-vis du témoin. C'est-à-dire le pronom lié du sujet parlant. Lorsque je dis « Koutubi, darri, lorsque je dis « Koutubi, mes livres », cela revient à moi. C'est moi qui les possède. Dari, ma, ma maison. Lorsque je dis aussi, euh, qalami, hein, mon stylo, par exemple, ou bien ma plume. Bon, lorsque je dis mon enfant, ou elle a dit, par exemple. D'accord Donc, euh, dans ces cas, il est mon daf, euh, donc, euh, j'ai utilisé donc, dans ce cas, j'ai utilisé euh, le pronom du sujet parlant. Du sujet parlant. L euh, lorsque je dis Euh, en, en utilisant maintenant les cinq noms l'un des cinq noms lorsque je dis jaa adi en utilisant ya le متكلم avec abu avec l'ab hein jaa adi d'accord ou jaa akhi hein d'accord donc ici avec ya le متكلم aussi on a fait l'addition il est moudaf et donc il est moudaf ya le متكلم ça ne va pas ا مرفوع بالواو ها مرفوع بالواو جاء ابي ها او كما في القران الكريم قال انا يوسف وهذا اخي وهذا اخي دونك الياء تعود على المتكلم يوسف عليه السلام أبي مرفوع بار ضمه المتكلم lorsque je dis jaa abi hein jaa abi c'est lui qui est jaa c'est il est sujet hein il est marfou par quoi hein par une damma muqaddara ala ma qabla ya al-mutakallim hein ma na'am min dhuhuriha al-munasiba al-mahal bil al-munasiba d'accord il est مرفوع euh, par une damma muqaddara Hein, sur ce qui précède, parce qu'on devait avoir bout mais puisque il y a yal on a utilisé le Kasra qui va, qui va euh, convenir et coïncider avec yal mutakallim Parce que ya, ce qui lui convient, c'est le Kasra. C'est Al-Kasra. Et donc, euh, euh, donc d'amma n'apparaît pas là, elle est Muqaddara. Elle est Muqaddara, puisque ce qui convient à yal mutakallim hein, ce qui l'empêche, ce qui empêche le d'amma Donc, d'être D'apparaître, c'est euh, que l'endroit est occupé par Al-Haraka Al-Munasiba. Al-Haraka qui convient à yâ, al et qui est ici, Al-Haraka Al-Munasiba c'est Al-Kasra. Al-Haraka qui convient à Ya'a c'est Al-Kasra. Comme on a vu dans, dans, euh, donc, dans le cours précédent. Donc on a vu jusqu'ici euh, quatre conditions, n'est-ce pas hein? donc euh, qu'il soit singulier non pas pluriel qu'il soit dans la forme de takbir et non pas de atasrir et qu'il soit modaf d'accord et qu le euh, quatrième c'est qu'il ne soit pas modaf à ya et la sixième condition euh, concerne fou concerne fou la cinquième condition la cinquième condition concerne fou et la sixième condition concerne doux la cinquième condition concerne le fou euh, que fou soit débarrassé de almim. autrement dit lorsqu'on dit sadaka famuka sadaka famuka famu est mort par damma famuka sadaka famuka parce que donc euh, fou c'est euh, un équivalent c'est un synonyme de fouka ou c'est l'équivalent ou le synonyme de, de femme Donc, on dit « fou » ou bien on dit « femme ». D'accord « El-fem », c'est la bouche. Ces deux noms expriment la bouche en langue arabe. On dit « femme » ou bien on dit « fou ». D'accord Donc, c'est pourquoi ici, les, les gens donc, de science, les grammariens, les « nohes », ils ont dit qu'on qu n'utilise pas la forme de « femme », mais plutôt la forme de « fou ». Donc, lorsqu'il y a « fou » et il est « mon et il est suivi d'une « idafa comme ça, donc euh, il sera par euh, donc euh, marfo el bilwaou, hein, ala masrass sa sahlwaou, d'accord, mais lorsqu'on dit sadaqa da hein, donc euh, il est marfo el biddama, hein, euh, comme donc euh, on emploie beaucoup cette cette euh, expression, hein, on dit l'air faute d'avouer, lorsqu'on veut donc euh, encourager quelqu'un et dire qu'il a bien parlé et qu'il a dit la vérité, on dit l'air faute de On implore pour lui, on dit l'air faute de Fouca. ici, il est Marfou. Et elle C'est... Euh, D'accord L'air faute de Fouca. L'air de on implore pour lui que sa bouche ne soit... Donc littéralement, la faute de c'est-à-dire que ta bouche ne soit pas vide. C'est-à-dire que tu vas toujours dire la vérité. Hein, que tu vas toujours dire la vérité. La foudafouka. D'accord Donc, c'est une formule qui est employée en arabe. Donc, euh, ici, dans cette euh, cinquième condition, on a vu qu'on ne doit pas employer la forme qui est de famo mais de fou. Hein, de faux et que ce soit aussi avec les l'état. La adimna ah, kafina. Hein Aussi, comme la adimna kafina. Comme mm -hmm. le, le mm -hmm. rester avec nous toujours. Oui. Hein ah. ah. C'est-à-dire, lafsaqadnaka. Oui. D'accord euh, Très bien. Et la sixième condition, elle concerne le zou. Euh, elle concerne vous, hein? Cette condition veut que zou soit dans le sens de sahib. C'est-à-dire, propriétaire, possesseur de quelque chose. Zou malin. Zou ilmin. Zou adabin. D'accord Et non pas dans le sens de al-lazi, tout simplement ou al-lati, d'accord, celui ou celle. Non pas dans le sens de celui ou de celle, parce que il y a une tribu, donc dans les tribus arabes, il y a la tribu de Taïy, qui emploie avec ce dernier usage que je viens de citer, qui est de al-lazi ou de al-lati, d'accord. Leur poète avait dit Innalmah amanu abi wa jaddi. Wabi-rizu hafartu wadzu tawaitu. D'accord? Donc, je répète le verbe. Kali dit Fa inna lma'a ma'u abii wajaddi. Wabi-rizu hafartu wadzu tawaitu. D'accord? Donc, euh, ici, il, il est en train de réclamer euh, une pluie. Donc, euh, il est en train de dire que, que cette eau nous appartient que mon grand père ainsi que mon père se ressourçait dans cette eau. Et c'est moi qui avais creusé ce, ce puits, hein, pardon, ce puits, et c'est moi qui avais construit donc le puits à, à la fin. C'est moi qui l'avais creusé, et c'est moi qui l'avais euh, aussi qui avait euh, fait la construction euh, donc euh, autour euh, du puits pour qu'elle soit donc euh, utilisée. Donc il était en train de dire que cela appartient à mes parents et à mes grands-parents même, et que c'est moi qui a creusé, hein, et c'est moi qui a bâti. D'accord Zou ici, là, dans ce, dans ce, vous remarquez qu'il est suivi d'un verbe, et non pas d'un nom, ou d'un pronom. Donc il, est, il a dit, On n'a pas dit euh, Zou... Euh, euh, Zu Malin, a u Zu Jahin, a u Zu Sultanin, a u Zu Ilmin, comme on vient de voir. Mais ici on a dit Zu Hafertu, a Zu Tawaitu, a i Al-Ladi Hafertu, a ladi Tawaitu. Zu Hafertu, c'est-à-dire celui que j'ai creusé. C'est le puits que j'ai creusé. Et c'est le puits que j'ai construit. J'ai fait la construction autour du puits pour qu'il soit utilisé. Donc du ici dans, ce, dans cet exemple hein, donc, euh, il a le sens de, de, de, de celui ou de celle hein, selon donc, euh, euh, parce que le bir bi en, en arabe il est féminin. D'accord euh, euh, il est féminin. D'accord Il est suivi des verbes حفرت و طويت et طوى البئر او نغا قوى البئر بالحجارة. Tawa al-Bi'ra, Banaha bil-Hijara. Il a construit en utilisant les pierres. C'est le sens de Tawa al-Bi'ra, Banaha bil-Hijara. D'accord Donc on a vu ici, donc le vous, vous, vous suivez avec moi. Donc on a vu, al euh, il se fait par al il se fait par al Maintenant on va, on va voir al par Al-Elif. Al-Elif. El Elif est la marque de Ar dans les noms qui renvoient hein, à El Musanna dans, dans le cas de Atesnia At donc euh, de, le deuxième euh, t il prend trois points c'est Asa donc le premier il est t et le deuxième c'est Asa Atesnia d'accord dans le cas de al Musanna al Musanna c'est avec trois trois points sur euh, Asa Donc euh, dans le cas de al musanna donc euh, la marque de al rafa c'est al alif il y alif donc comme lorsqu'on dit jahada al muhammadani hein ou jahada euh, <coughs> euh ar rajulani d'accord jahada al muhammadani les deux mohammed ont combattu hein ont participé au combat par exemple Hein? Wahaj l hindani. On dit haj l hindani. Parce que le haj, c'est le jihad pour la femme. Et la femme ne participe pas dans le jihad. Dans le combat guerrier. Et elle prend les armes. Comme le font les gens d'innovation. Il y a les gens d'innovation qui enrôlent aussi les femmes. Les gens d'innovation. Et Il ils poussent le combat. Hein? Ils poussent le combat. S'il y a pas de choix. Comme l'état de. Si, donc, dans, dans sa maison, si elle va se, se défendre pour, pour repousser, oui. Pour, et non pas qu'elle va au champ de, de bataille, je, je dis. Parce que le prophète, il a été interrogé, il a dit, vous, votre jihad, c'est un jihad où il n'y a pas des armes. Il n'y a pas, donc, les, du sang qui coule, etc. C'est al-hajj. Le prophète, lorsqu'il a été interrogé par des femmes, est-ce que nous pouvons participer au jihad, il a dit, non, votre jihad, c'est le jihad qui est al-hajj. Ils n'ont pas confondu ces, ces, ces meftounines et ces fattenim, ces, ces criminels qui sont des riches et les autres, ils ont rôle même avec eux les femmes. Ça montre qu'ils sont corrompus. Dans leur armée, il y a des femmes et ainsi de suite. Ils sont corrompus pour attirer les femmes pour venir euh, vers eux. Ils sont corrompus. Est-ce qu'ils ont des femmes Oui, ils ont des femmes parmi eux. Donc, euh, dans, moi j'ai vu, donc je ne vois pas ces choses, Wallah, je ne vois pas ces choses euh, fréquemment, je, je vois rarement ces choses, mais j'ai vu une fois euh, quelqu'un qui est en tra était en train de, de s'exprimer, c'est euh, comme un porte-parole d'un petit groupe parmi eux, et parmi eux, il y avait des femmes, à ses côtés, il y avait des femmes aussi, avec mirab etc., et avec les yeux qui apparaissent. et Mais c'est des femmes, c'est sûrement que c'est des, des femmes. Donc là, c'est... Les gens d'innovation ils ne respectent pas les règles, donc, euh, ni dans le jihad, ni dans les autres obligations. Je pense, dans une autre région, je ne sais pas si c'est celui ou dans une quelque part, mm. là où ils ont, ils ont formé une faille de soldats, ils ont formé des, des, des femmes, c'est les femmes qu'ils ont là-bas. Mm. Ils disent quand ils ont, euh, ils veulent, quand ils voient les femmes, donc ils courent, ils mm. quittent tout de suite. C'est la raison, dans ce parti, il n'y a que des femmes. C'est les femmes qui gardent ces places contre Daesh. Donc, je ne sais pas quand ils ont intégré, quand ils ont intégré les femmes. Parce qu'avant, il n'y avait pas des... des femmes dans les groupes. Euh, non, ils ont des, des femmes Daesh dans ces rangs. Ils ont des, des femmes. Pour, nous, pour ne pas digresser donc pas euh, au dépend de notre cours, mais moi, je, je, je soutiens cela. Euh, donc. Euh, Très bien Donc, là on a dit al-muhammadani. Al-muhammadan c'est al al-hindani al al c'est la forme de al-muthanna. Muthanna de Hind. Hein? Donc, al-muhammadani i al-hindani są chacun en position de al-fa'il. C'est lui qui a fait le jihad, c'est lui qui a fait al-hajj. C'est elle qui a fait D'accord? Euh al-Muhammadani et al-Hindani sont dans la position de, du sujet, donc il est marfouh. Il est marfouh par quoi Quelle est la marque de son rafouh C'est al-alif. Par substitution, bien sûr, à la marque de base qui est abdamma, La marque de base de, de, de al-Rafouh. D'accord euh, Remarque, on forme al musannah en rajoutant al-alif ou al Comment on forme le musannah C'est facile. On ajoute juste al-alif ou al on a dit ici al-Muhammadani, on ajoute al-Elifu ou bien, donc, l'autre forme de avec lia al al-Muhammadani, al-Muhammadaini, al-Waladani, al-Waladaini, al-Tilmizani, al-Tilmizaini, al-Darani, al-Daraini, al manzilani al manzilaini al-Beytani, al-Beytaini. Al-Qalamani, Al-Qalamini, i ainsi de suite. Donc là, on forme juste avec l'alif ou noun ou ya ou noun L'alif ou noun c'est dans la position de al hein, euh, comme ici. Et l-ya ou noun c'est dans la position de an nasb ou de al-Khafb. D'accord? Euh, Al-Baladani, al-Baladaini. Les deux pays, par exemple. Très bien. Donc là, c'est on a vu euh, Abdamma, et on a vu al et on a vu maintenant Al-Elif, c'est la marque de Arrafa dans Al-Muthanna, et on va voir maintenant la quatrième marque de hein et c'est la dernière pour marquer Arrafa, c'est Al-Noun. Al-Noun est la marque de Arrafa dans Al-Fa'l Al-Mudari' quand il s'y joint d'Amir ou Tessniya. Hein le pronom qui revient à deux personnes, ou bien Damir ou le pronom, euh, c'est-à-dire du pluriel, ou encore Damir le pronom de locutaire féminin. Hein, donc, euh, le pronom, c'est-à-dire lorsqu'on s'adresse à une fille ou à une femme, d'accord, au féminin. Hein, euh, donc, c'est euh, ici, Que Donc, un noun, ce bout, c'est la marque de Arrafel. D'accord Ce dans le cas de ces af'al et ce sont les affails khamsa, qu'on on appelle les affails khamsa, ou bien les al-khamsa aussi. Parfois, des, des gens de science disent l'amsil al-khamsa. Lorsqu'ils disent l'amsil al-khamsa, toi, tu comprends qu'ils parlent de l'affaile khamsa. Très bien. Cela veut dire que feil mudari' est relié à alif al-isnein. Al-Fi'l, al il est relié à alif l'Isnayn, ou à wa'u l'Jama'a, ou à ya'a mukhataba D'accord? En reconnaissant raf'a par la marque, hein? qui est l'affirmation d'un nun. Lorsque un nun, elle est présente, c'est la marque, c'est elle-même qui marque, al-Raf'a. C'est la marque d'un raf'a. C'est la marque d'un raf'a, par substitution, bien sûr, à al-Damma. Exemple. Al-Rajulani, yatasaddakani. Ha ja yetcedaqani si, a a, f'gel Il y f'gel modarig, uh, il a été uh, rajouté a fiil uh, à ce f'gel modarig, c'est-à-dire la forme du al musanna yetcedaqani, ja hein? Hmm? D'accord? Et on va revenir à l'analyse. Je vous lis les exemples. Al rajulani Pour al musanna. الرجال يتصدقون فوق ضمير جمع التحقت به والجماعة يتصدقون أنت تتصدقين لست قمت بإذن أنت تتصدقين التحق به ضمير المؤنسة في المخاطبه تتصدقي تتصدقين دكار Al-Fi'lul euh, Mudari' dans ces exemples se trouve en état de al parce que c'est ar rajulani et donc c'est euh, un sujet et donc son verbe ici hein, il est donc dans l'état de al-Mudari' il est marfou' ici d'accord en état de al il est marfou' et la marque de son raf' est la présence de an-Noun Ce qui marque son ref, c'est la présence d'un nun. D'accord euh, On dit, sabatun noun » ou au noun ». Hein, Ça revient au même. Elle remplace le signe de base hein, par défaut qui est Abdallah. D'accord Subutun la présence de ce nun montre qu'il est marfou. Montre qu'il est marfou. Alors que si on va donc maintenant utiliser ces mêmes exemples et on va introduire quelque chose. Ar-rajulani lenni tasaddaqa Vous remarquez qu'on a supprimé nun à la fin Ar-rajulani lenni tasaddaqa On ne peut pas dire ar-rajulani lenni Parce que ce qui, euh, ce qui le précède c'est un jazim C'est un harf Donc il doit être coupé quelque chose à la fin du verbe Et que ce qui sera coupé c'est la marque de Arrav Donc pour marquer Al-Sukoun Pour marquer al -jazim pour marquer un jazm. d'accord, et ce jazm sera marqué par la par l'omission de un noun, d'accord, par l'omission de un noun. ar rajulani lan yetsadqa, al rajul lan yetsadqou, lan yetsadqou, on a aussi supprimé un an noun, antilantetsadqii, on a supprimé un noun, mais la présence de un an noun antitetsadqina. D'accord? D'accord? Donc, lorsqu'il y a alif tesniya, ou waou jama'a, ou ya al-nasa, al-mukhataba, d'accord? Donc, dans ces cas, euh, nun est la marque. La présence de nun est lui-même la marque De quoi la marque de « arrafa » C'est ce qui marque « arrafa » C'est qu'on n'a pas utilisé quelque chose qui va donc transformer la, la, donc la, la, la, le verbe vers la position de « an-nasb » D'accord Tandis euh... que « et tasniya » et « al jama'a » ou « ya'mukhataba » est un « damir » muttasil. C'est un pronom relié au verbe Hein lui même alif tasniya a waw jamaa'a a yaa al-mukhataba ces sont des pronoms ici et il en position il est dans la position de et c'est lui le c'est lui qui est considéré comme d'accord très bien Faïda, ou bien donc un petit point concernant le musanna et le jama', ce qu'on appelle al-fal al-khamsa, hein, ce qu'on appelle l'af'al al-khamsa, où il y a la présence, c'est-à-dire de alif t'asniya, ou donc waouh jama'a, ou il y a le mukhataba, le mu'annasa, al mu'annasa, al mukhataba, L'af al-khamsa są les verbes de al-mudari'. D'accord? Eh? Et qui sont reliées à ces trois choses. Alif, istnein, awja, jama'a, awja, jama'a, awdami, al-mukhataba. Et ça donne donc ces formes. Jaf alani, taf alani. Jaf aluna, taf aluna. Et finalement, taf alina. Taf alina. D'accord? Donc ce sens est. Ces 5 emcila, ces 5 afial. D'accord? Jafalani, tafalani, jafaluna, tafaluna, tafalina. Lorsque tu trouves l'une de ces 5 formes, tu vas comprendre que là, ça fait partie de l'afial khamsa. Raf'uha bi sabatinu, o nasbuha bi hadfinu. Hein? Nasbuha, o jazmuha très bien voilà euh, on continue donc il euh, ça c'est la forme fa'ala si on utilise maintenant des, des verbes à la place de cela même si fa'ala aussi c'est un verbe fa'ala c'est faire c'est faire très bien ydzrosani, ha? zdrosani, ha? ydzrosuna, <susur> d'accord? ha? pour entrer le verbe entrer. Maintenant ydzrosani, on a dit c'est étudier, d'accord? ydzrosani, tadrusani ydzrosuna, zdrosuna, zdrosina, ydchulani, zdchulani, le verbe entrer ou rentrer, ha? e uh, uh, yedkhuluna tadkhuluna tadkhulina d'accord yadhaban tadhabani pour le verbe zahaba, partir hein yadh uh, yadhhabuna uh, Ted tadhabina donc ce fait de an la présence de an c'est la marque de quoi de arfa' dans ces formes dans ces cinq formes ce fait an -nun. Donc on a fini avec un rafah. On va passer maintenant à un nasb. On va passer à un nasb. Euh, je pense qu'on va marquer une petite pause hein, pour euh, continuer cette partie aussi.